Au-dessus de cette table, il y avait un baromètre val à bordure noire, enjolivé par des rubans de bois doré, où les mouches avaient si silencieusement folâtré que la dorure en était un problème. Sur la paroi opposée à la cheminée, deux portraits au pastel étaient censés représenter l'aïeul de Madame Grandet, le vieux monsieur de la Bertellière en lieutenant des gardes françaises, et défunt Madame Gentillet en bergère où deux fenêtres étaient drapés des rideaux en gros de tours rouges, relevés par des cordons de soie à glands d'église. Cette luxueuse décoration, si peu en harmonie avec les habitudes de Grandet, avait été comprise dans l'achat de la maison, ainsi que le trumeau, le cartel, le meuble en tapisserie et les encognures en bois de rose. Dans la croisée la plus rapprochée de la porte se trouvait une chaise de paille, dont les pieds étaient montés sur des patins afin d'élever Madame Grandet à une hauteur qui lui permit de voir les passants. Une travailleuse en bois de merisier d'étain remplissait l'embrasure et le petit fauteuil de génie Grandet était placé tout auprès. Depuis quinze ans, toutes les journées de la mère et de la fille s'étaient paisiblement écoulées à cette place dans un travail constant, à compter du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Le premier de ce dernier mois elles pouvaient prendre leur station d'hiver à la cheminée. Ce jour-là seulement Grandet permettait qu'on allumât du feu dans la salle, et il le faisait éteindre au 31 mars, sans avoir égard ni au premier froid du printemps, ni à ceux de l'automne. Une chaufferette entretenue avec la braise provenant du feu de la cuisine, que la grande nanon leur réservait en usant d'adresse, aidait madame et mademoiselle Grandet à passer les matinées ou les soirées les plus fraîches des mois d'avril et d'octobre. La mère et la fille entretenaient tout le linge de la maison et employaient si consciencieusement leur journée à ce véritable labeur d'ouvrière que si Eugénie voulait broder une collerette à sa mère, elle était forcée de prendre sur ses heures de sommeil en trompant son père pour avoir de la lumière. Depuis longtemps, Lavare distribuait la chandelle à sa fille et à la grande Nanon, de même qu'il distribuait dès le matin le pain et les denrées nécessaires à la consommation journalière. La grande nanon était peut-être la seule créature humaine capable d'accepter le despotisme de son maître. Toute la ville l'enviait à monsieur et à madame Grandet. La grande nanon, ainsi nommée, à cause de sa taille haute de cinq pieds et huit pouces, appartenait à Grandet depuis trente-cinq ans. Quoiqu'elle n'eût que soixante livres de gage, elle passait pour une des plus riches servantes de saumur. Ces soixante livres accumulés depuis trente-cinq ans lui avait permis de placer récemment quatre mille livres en viager chez Maître Cruchot. Ce résultat des longues et persistantes économies de la Grande Nanon parut gigantesque. Chaque servante voyant à la pauvre sexagénaire du pain pour ses vieux jours était jalouse d'elle sans penser au dur servage par lequel il avait été acquis. À l'âge de vingt-deux ans, la pauvre fille n'avait pu se placer chez personne, tant sa figure semblait repoussante. Et certes, ce sentiment était bien injuste. Sa figure eût été fort admirée sur les épaules d'un grenadier de la garde. Mais en tout il faut, dit-on, l'à propos. Forcée de quitter une ferme incendiée où elle gardait les vaches, elle vint à saumur où elle chercha du service, animée de ce robuste courage qui ne se refuse à rien. Le père grandet pensait alors à se marier et voulait déjà monter son ménage. Il avisa cette fille rebutée de porte en porte. Juge de la force corporelle en sa qualité de tonnelier, il devina le parti qu'on pouvait tirer d'une créature femelle, taillée en Hercule, plantée sur ses pieds comme un chêne de soixante ans sur ses racines, forte des hanches, carrée du dos, ayant des mains de Chartier, et une probité vigoureuse, comme l'était son intacte vertu. Ni les verrues qui ornaient ce visage martial, ni le teint de brique, ni les bras nerveux, ni les haillons de la nanon, n'épouvantèrent le tonnelier, qui se trouvait encore dans l'âge où le cœur tressaille. Il vêtit alors, chaussa, nourrit la pauvre fille, lui donna des gages et l'employa sans trop la rudoyer. En se voyant ainsi accueillie, la grande Nanon pleura secrètement de joie et s'attacha sincèrement au tonnelier qui d'ailleurs l'exploita féodalement. Nanon faisait tout. Elle faisait la cuisine, elle faisait les buis, elle allait laver le linge à la loire, le rapporter sur ses épaules, Elle se levait toujours, se couchait tard, faisait à manger à tous les vendangeurs pendant les récoltes, surveillait les halboteurs, défendait comme un chien fidèle le bien de son maître, enfin, pleine d'une confiance aveugle en lui, elle obéissait sans murmure à ses fantaisies les plus saugrenues. Lors de la fameuse année de 1811, dont la récolte coûta des peines inouïes après vingt ans de service, Grandet résolut de donner sa vieille montre à Nanon, seul présent qu'elle reçut jamais de lui. Quoi qu'il lui abandonna ses vieux souliers, elle pouvait les mettre. Il est impossible de considérer le profit trimestriel des souliers de Grandet comme un cadeau, tant ils étaient usés.